La prononciation du breton, sixième partie. La nasalisation des voyelles. Première partie. Exemple. Ton. Yon. Don. Ton. Prenne. din' Laine. L'homme. Cambria. Tom. Bom. Scrogne. Cogne.